い <laughs> c o Nous n n u sommes très imprévisibles, Sinistros et e moi. En fin d'émission, la semaine dernière, il n'était pas encore question de quelconque spécial pour ce soir. Eh bien, imaginez-vous donc que l'illumination de la présentation de ce soir m'est venue il y a quelques nuits, alors que nous étions en pleine expérience fort sanglante sur une, transplast... une transplantation de cerveau, celui de Sinistros e contre celui d'un petit macaque. Malheureusement pour le petit macaque, à l'issue d e la transplantation, celui-ci était devenu beaucoup trop stupide pour que je le laisse ainsi. <rire> pauvre macaque! <rire> Toujours est-il que lorsque je me suis rendu compte que cette abomination pour ce pauvre macaque, j'ai eu le réflexe de remettre en place le cerveau original du macaque et de jeter le cerveau de Sinistros à la poubelle. Poubelle. Trash. Je me suis dit pourquoi ne pas faire un spécial trash metal? Donc, voilà une émission totalement consacrée au trash metal. De plus, ce spécial ira très bien avec la condition actuelle de Sinistrose. <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin plein de compassion envers le macaque et son assistant qui maintenant a autant d'intellect que le macaque avec le cerveau de Sinistrose. <rire> Priez. Ne pas y survivre en foire, caspire h is our fucking business. We are undead, incorporated. Cause I said so. Go. BRY!、Right.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 15グループ u 2 soirs t en v e d t e g h e l n e c i a s i ー n n a n c e m u s i q u e d'Alliance Côté, Lapis Rock, Le m t a l p u n v 3 m f c o m a prix de 35$ pour un soir o 60$ pour les deux soirs. レコーディング・ドラゴンズ・レコング・レーディング・レコーディング・レグ・レコーディング・レコーレコーディング・レコーデング・レコディング・ング・レコーディング・レコング・レコーディング・レコーディング・レコーディング・レコーデ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 L'écouter. 89 ans. Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de Réanimation en ce 18 septembre de l'heure de Disgrâce 2012. Je suis le Dr. Payne Pendragon et Le moitié, non, moitié amalgame entre clown s de service, singe s de peu de service et pseudo-assistant sans cervelle, Sinistros. Eh oui, c'est moi-même. Et encore heureux, il y sait parler encore. Eh oui, c'est moi-même. <rire> bon, e n en fait, c'est une bande enregistrée. <rire> Comment vas-tu, Sinistros? b e h oui, ça va bien. <rire> eh oui, c'est moi-même. <rire> Non, mais il faut dire que l'opération a été un franc échec, là, mais j'ai quand même réussi à la dernière minute、euh, à me rattraper en te greffant une orange à la place de s o l o i Et c'est、oui. une nette non, amélioration. C'est une fois, j'ai des petits goûts de soleil. Donc, oui, et moi maintenant, je trouve que t'es moins malodorant.、Hein? Ben là, C'est sûr que je sens l'orange. Ben Oui, ça sent l'agrumes. C est, c est, c est, ça, ça sent meilleur. Oui, mais un agrume, laisse un agrume quelques semaines au frigo, ça sent pas très bon. Ça sent la g r i r e n d u là. C'est ça. <rire> et on a une émission entièrement consacrée au trash metal ce soir. Je dis entièrement consacrée parce que Sinistro s'est encore dévié de la, voie, de, de la voie et de la route. Il nous aura concocté quelques pièces crossover. Ben mais... oui, mais ça reste trash metal pareil. Non, non c'est à cause de ton orange. Eh oui. <rire> une orange crossover. À l'instant, avant la publicité, on a entendu un、euh, premier bloc、euh, musical, et c'était le Big Two. Non, c'était la Punchline. Ouais, c'est ça. En fait, c'était le Big Four. Je dis le Big Two parce qu'on s'amuse à dire qu'il y a juste deux groupes là-dedans qu'on aime, là, mais. a v a i s t o b l é pis, Ouais, c'est ça. Formation de Slayer et la pièce, la pièce Flesh Storm, la pièce d'ouverture de l'album Christ Illusion, qui est parée en 2006 à American Recording. Nous avions juste auparavant, eh oui, Metallica. Metallica! Comment se fait-il que nous passions du métal quand? Ben, parce, parce que c'est pas pire. Ce que... Tu t'es rendu jusqu'au, troisième et unique,、euh, dernier se... bon album de Métal. C'est ça. Ce qu'on se rend jusqu'à Master of Puppets. Donc, la pièce était Battery, qui est pièce d'ouverture également de cet album, qui est paru en 86 sur Electra.、Euh, qui aurait dit un jour que ce, grou ce groupe-là deviendrait aussi mauvais qu'il l'est maintenant? Aussi vendu, aussi、ouais. pourri, aussi, euh... poser. Poser. Euh, je dirais commercial. Euh, dans leur attitude, Épouvantable. Leur... Oui, oui, effectivement.、Euh... C'est des putes. Mais、euh... en 1986, on n'aurait pas pu le deviner. Non, on n'aurait pas pu le deviner. Mais on ne pouvait pas deviner que Cliff Burton était pour mourir. Cette non, non, effectivement. e e f f Cette t i v m e n c e t perte a dû avoir une grande influence négative pour、euh, ce qui était pour être la balance de la situation. Mais dans le fond, v e t a l l i c a est mort là.、Euh, Je pense que oui, effectivement. Oui, oui. Seven Tracks, auparavant, et AIR, que l'on retrouve, originalement, sur l'album Spreading the Disease. Mais ici, c'est une version. C'est, en fait, j e n e dirais pas un remix, parce que c'est pas vrai. C'est une reprise de la pièce par eux autres-mêmes, sur l'album The Greater of Two Evils, qui est paru en 2004, 2004, sur Nuclear Blast, qui reprend essentiellement les deux premiers albums. Moi, on retrouve, entre autres, une pièce qui vient de Persistence of Time. Bref, moi, je trouve que c'est un excellent album de reprise. De n t r a c k s par n t r a c k s avec John Bush. Et nous avons ouvert avec Eh oui, qui l a u r a i t dit encore une autre histoire qu'on ne passe pas souvent ici Megadeth et la pièce Bodies que l'on retrouve sur Hand Game qui est paru en 2009 sur Roadrunner. Bon, pourquoi Ben, C'est parce que je voulais faire un bloc Big Four, évidemment.、Oui. Et puis,、euh, j'avouerais que. Bon, je l'avoue, candidat. Non, il est correct, cet a、bon. l b u m J'aime bien l'album Hand Game de Megadeth. C'est un des seuls albums, des rares albums. Cette Formation-là que je dis、euh, a i m é e pratiquement dans l'ensemble. Pour ma part, c'est les deux premiers, p u ça s'arrête là, mais、mm. Endgame, oui.、Euh, c est, c est... Si、moi, ça m'avait réconcilié momentanément. Oui, oui, oui, mais juste momentanément. C'est ça, oui, fait, il fallait que je le dise. Mais effectivement, ce soir, nous avons un spécial trash metal, donc ça n'est que du trash de A à Z. J'aurais aussi une、euh, petite chronique. Ben, en fait, on a quand même pas mal de nouveaux arrivés au niveau de la chronique、euh, musique. On a pas mal de trucs、euh, nouveaux. oui. J'ai aussi deux chroniques cinéma à vous,、euh, à vous obliger à écouter.、Ça、vous e s obligé. J'allais dire partager, mais ce n'est pas, pas ma nature de partager.、Bien. Donc, c'est plus d'imposer.、Euh, deux films, un bien puis un très bon. Donc, c'est une bonne moyenne cette semaine.、Euh, et Sinistro se chargera de continuer l'émission de ce pas. Avec quoi donc Avec un bloc. Ah, OK. OK, Jusque-là, ça va. Y a-t-il autre chose de. Peut-être plus précis ou moins, je sais pas. b l o c k Trash. OK. Bon, on va y aller tout de suite, o、okay, k on、quoi. va y aller avec une pièce de Voivode.、Euh, ah, il n'y a pas encore ce groupe-là. Non, pas les autres.、Euh, c'est qui, ça, Voivode Un des pionniers du trash metal nord-américain. Mais qu'est-ce que le trash Arrête de dire ce mot-là, c'est quoi Je ne sais pas. Moi non plus, découvrons-le. C'est un mot qu'on a inventé. Ben, ça, je trouve que ça va bien à date avec ce qu'on pense comme musique. <rire> c'est le c o i x l Alors, Warriors of f i c e t tiré de Warren Payne de 8 4 qui est à mon avis.、Euh, Un album très, précur très précurseur du mouvement、euh, trash et.、Euh, très marquant aussi. Très, très marquant、euh, sur, sur tout、euh, ce qui est venu comme par après, finalement. Oui, absolument, parce qu'on e l'a déjà dit, il faut le redire, en 84, ce style de musique aussi éclaté n'existait pas. Non, ça n'existait pas. Puis là, il y a eu en 85, le gros show、euh, World Watery Festival avec、euh, Possess, Bye b e Celtic Frost,、uh, Destruction, Nasty Savage, qui était. Probablement le premier show mondial du genre aussi débile. Ben, c'était un, un énorme. Re... Fois,、oh, mais... Oui, oui, c'était un gros regroupement de la scène internationale、oh, oui. avec des groupes qui étaient vraiment, je dirais, précurseurs. Mais c'était drôle à l'époque, là. s i on parlait de scène internationale, puis t'avais des groupes sur une poignée de main. À cette heure,、ouais. t'as des groupes, tu sais. Ouais,、euh, c'est vrai. Mais、ah, ça l a. Énormément changé,、hein. Ah oui, c'est, ça a évolué,、euh... Écoute, j u s t e faire un petit parallèle avant que t'arrives avec ton, ton, p o u moi, c'est un excellent bloc, je vois, je vois l'avouer.、Euh, rappelle-toi quand nous étions jeunes, les choses sont très, très étranges. t a l l é au cinéma, t'avais deux films. Oui. On en avait deux pour le prix、ouais, d'un, là. Deux pour le prix d'un. Les f r o s t w a l encore une t'es chance. p u r pas, pour pas dire que nécessairement que le premier qui était pas spécial feature était tout le temps excellent, mais t'en avais deux. Les spectacles, c'était pareil. T'avais un festival avec cinq bandes, là. Oh, c'est un festival. Un festival avec cinq bandes.、Oh, ouais. Aujourd'hui, cinq bandes, c'est la norme. C'est un show normal. Tu f a quatre à cinq bandes, c'est un show normal. En、ah. bas de tout ça, tu ne vois plus ça. Là.、Ah. Fait que les choses changent énormément. Je ne sais pas si ça va vraiment avec la demande ou si c'est une histoire de marketing. Je ne sais pas.、Hmm, Peut-être、euh, toutes ces réponses. Peut-être. Peut Quoi peut qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, nous aurons Voyva qui sera suivi des Américains de Vortex. Pourquoi? Parce que je trouvais que ça fitait très bien ensemble. Ben, parce que Vortex, c'est. Si, ils le pas se ne pourront c'est a c h r des, de des amateurs de Void Bod. Et on va y aller avec,、euh, finalement, après Vortex, avec deux groupes qui sévissaient pas mal en même temps, qui ont pas mal vu le jour pas mal en même temps. <rire> qui, qui sévissaient, oui, oui, ça, oui. Qui, qui, qui sévissaient. Parce que maintenant, c'est rendu peut-être un petit peu. C'est encore, encore bon, là, mais peut-être un petit peu, peu has-been. Ben écoute, dort, si on prend、euh, Forbidden, maintenant avec le temps, ils ont changé de nom pour forbidden. For, Alors, for, for, forbidden. Forbidden. Ils ont 4 for BDN parce que c'est qu、voilà. quatre grosses BDN. s s 6 là. Puis on aura Death Angel. Death Angel,、euh, c'est plus ce que c'était. Non, mais ça a quand même eu de très bonnes années. Là, oui, fait... bien là, cet album-là, il est très bon. Oui,、euh, très bon. l album de、bon. Forbidden aussi est très bon, mais c'est pas, pas comme d a n t a l Mais pourquoi t as choisi ça de b o r d Passez-moi en tête, vous écœurez. Non,、ah, m a i tu fais bien ça. Alors allons-y, va y va de Warriors of i c e Go!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 セファリッカーネジー、クリスヤン、セプティックフレッシュ、l カタクリスム。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 Le Mondoresto Bar, 120 rue des Forges, entre v i l l e Trois-Rivières. Visitez-nous sur mondorestobar.com. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89-1 19h56. Et vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation. Sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. C'est ça? Ouais. OK. Ouais, je t'entends pas, toi. Hé? OK. Bon, c'était quoi les maudites niaiseries qu'on vient d'entendre? Ben, on a eu l'ange mort. L'ange mort avec un r e l a i s de révolution. L'ange mort. Un r e l a i s de révolution. Ouais, ça serait-tu épouvantable? Ça fait fou, ça, ouais. Ben non, l'interdit avec pognée a douane. Ah! C'est bon, ça, hein? <rire> pogné à douane. What?、Ouais. Le g r o u p e j'ai interdit. Ouais. e s tatouages de pogné à douane. <rire> C'est pas mal, le fanbase. Ah oui, ça fait. Bon, on a eu Death Angel avec Relentless Revolution. C'était paru sur l'album Relentless Retribution de 2010. Sur Nuclear Blast. C'est un album quand même correct. C'est、euh, pas tout bon. Là, non, mais c'est loin d'être t、euh, o mauvais. Il y, y, y, y a quelques bonnes pièces. On a eu Forbidden, c'est parce que je vais faire un parallèle entre les deux. D'accord. Forbidden avec Forsaken at the Gate,、euh, tiré de Omega Wave de 2010, également sur Nuclear Blast. Ces deux albums-là sont sortis pratiquement dans les mêmes temps.、Okay? Pr pratiquement dans les, dans les mêmes minutes.、Ben. Dans les, presque les mêmes minutes. Par le même label, puis c'est des bandes qui jouaient ensemble à l'époque. Puis c'est emballé par le même gars. Oui, le même gars, il était écœuré. Ça a été fait un vendredi soir.、Ouais, ouais. C'est pour ça que. Non,、euh, ces, ces deux bandes-là, ils ont quand même de très bonnes pièces sur chacun de leurs albums, sauf qu'ils se sont laissés prendre au piège de la commerciabilité. Qu'est-ce qu que tu veux dire? Ben, Ils ont mis que. Passe、euh, plus à la mode、ah, métallique、okay, okay, d'aujourd'hui.、Okay, okay. euh, les deux ont fait ce t gaffe-là.、Euh, ils ont chacune t o u n e dessus, qui est vraiment de type metalcore. C est, c est, ben, le problème, c'est que faire ça pour eux autres, c'était peut-être、euh, une espèce de façon d'aller chercher un crowd différent. Mais ces bandes-là sont. Encore suffisamment underdog pour pas que ça a l l a i t chercher ce t t e crowd-là. b e n tu peux pas aller chercher ce t t e crowd-là. Parce que cette crowd -là, ce t t e crowd-là, ce qu'ils recherchent, c'est un band nouveau avec、euh, du monde qui leur ressemble. C'est pas un, un gros bedonnass, tu sais, qui a les cheveux longs et des tatous qui regardent. Non,、euh, puis une crowd qui est différente, qui e s t pas nécessairement typiquement métal, ils n i r a n t pas voir vers ces b a n d s l à Non, non, e exactement、t'sais. ça.、Ouais. Eh bien, on a eu、euh, Vortex avec Echoless Chamber、euh, sur l'album Outer Isolation que j'avais coté il y a Extrêmement haut. Ben, je pense que c e un game sur 10. a、ah, facilement, facilement.、Euh, C'est paru en 2011 sur Heavy Artillery. Et on a eu Voyvard avec Warriors of Ice tiré de Warren Payne de 84 sur Metal Blade. C'est bien cela. Et le nouveau Voyvard sortira le 13 janvier prochain, qui aura pour titre. Target Earth. Voilà.、Oh, T'es dit que j'ai hâte. J'ai bien hâte, moi,、oh, j'ai vraiment Oui. Euh, côté spectacle, à venir dans la région、S、immédiate, vous pourrez voir ce jeudi au Rock Café l e Stage,、euh, mon assistant Sinistros. Oui, vous pourrez le voir. Tout là, seul, plus, tout seul, t e Il va aller bien être très déçu. Là, avec、ouais. sa mandoline. <rire> Il va jouer du luth. Oui, du u k u l é l é Formation、euh, Elborn. b a n Dans d l e s q u e l l e joue Sinistros, e Die Homan, Car Chaos et Mass Murder m e s s i a h C'est ce jeudi 20 septembre au Rock a f e i l i a Stage. La voiture des portes est à 19h. C'est pour tous. Le billet est en prévente au coût de 10、dollars. et 13 le soir à la porte Non, porte, soir à la porte, le soir du spectacle. Où, oui,、euh... on vend à la porte pour 13 à Oui, la... à, à, à... les peintures n'ont compris. C'est cela. Euh, vendredi, le 5 octobre, au r a c k a f f i l a t e Stage, Breeding Angels présente les formations Satanic Glow Sniffer, Citizen Vicious, Faithless, a r i m a et m e t a s i s C'est,、euh, comme je le disais, vendredi 5 octobre prochain. L'ouverture des portes à 19h. 19 spectacle débute à 20h. C'est pour tous. Le coup d'ébite est en 10$ à la prévente et 15$ à la porte le soir de l'événement. Troisième Metal Fest, 12ème édition. Ben, en fait, là, vous avez commencé à entendre la publicité, j'imagine. Nous, on l'a entendu. Douzième、euh, édition, vendredi 12 et samedi 13 octobre prochain, la bâtisse industrielle située au 1760 avenue Gilles-Villeneuve à Trois-Rivières. Ça sent bien vite.、Oh, ça va assez vite, oui.、Euh, vous pourrez voir les formations suivantes soit le vendredi, Trollings, Symbolic. Ça veut être un hommage à Death, On Expect, Anonymous, Cephalic Carnage, Barf et Gorgots. Et tant qu'au samedi, vous pourrez voir les formations suivantes Aeternum, Blinded by Fate, Inquisition, Malakesh, Exdeo, c r y s i u m Septic Flesh et Cataclysm. Le, les portes ouvrent les deux soirs à 17h et les spectacles débutent à 18h. Le prix des billets est celui-ci. Moi, j'essaie d'avoir. Que je ne vois plus rien mon âge. Je dis ça tous les semaines, mais 30, parce que ça ne s'améliore pas. Il me semble que c'est 35 par soir ou 60 C'est 35 le soir individuel, donc par soir. Et pour avoir le forfait de soir, pour le, le week-end, si on veut, c'est 60、euh, taxes et frais inclus. Ils sont disponibles au Long McQuaid, qui est l'ancien musique Daniel Cotis à Trois-Rivières, à、euh, La Puce Rock Trois-Rivières, Metal Punk à Trois-Rivières, chez notre ami、euh, Pedro, Pierre, de son vrai nom. Profusion Montréal, Vision Rock à Québec, Disque Rubin à Drummond et sur le www.3rmf.com www, via PayPal. Bon, ceci étant dit, je vais vous entretenir quelques instants d'une chronique cinéma. Soit dit en passant, le nouveau Resident Evil est en salle. n p r é s e n t e m pas. J'ai entendu l'annonce、mmh. cet après-midi. Bon. Euh. J'ai. Ben, je veux garder le meilleur pour la fin. Ben, comme les Smarties Rouge, ça, là. Ouais. Le week-end dernier, j'ai écouté un film que j'avais très hâte de voir, qui est la dernière parution de Ridley Scott, qui n'est vraiment pas un nouveau venu dans le cinéma. Non, c'est un deuxième venu. Oui, c'est un deuxième <rire> fils, effectivement. On lui donne, entre autres, pour ne nommer que quelques titres qui ont été qui ont fait de sa renommée Blade Runner, que tout le monde connaît, avec Harrison Ford et Roger Hill were. a r i e n le premier, bien sûr. Je ne connais pas ça. Non. Black Ops Down. Non, v u x OK.、Euh, puis Gladiator. Ben non, v u x OK.、Euh, Patoff. Ah oui, ça je connais. Bon, ça me <rire>、euh, s e l a i t aussi. Donc, il s'agit du film Prometheus, qui、euh, met en vedette Noumi r a p a c e qui est une, une actrice fétiche de Sinistros. Quel imbécile. Non, c'est pas discutable.、Là. Mais moi, je la trouve. J'ai pas autant de passion pour cette actrice. Non, mais j'avoue que dans、euh, Sherlock Holmes, elle était ordinaire. Moi,、bon, c'était un rôle de soutien. Dans Millennium, elle était très. Michael Fassbender, Logan Marshall Green, ce sont les trois noms principaux qu'on retrouve dans Prometheus. Grosso modo, Prometheus, une équipe de chercheurs、euh, découvre possiblement que la vie sur Terre a été implantée par les extraterrestres. Les extraterrestres, on ne peut pas dire si tu es où. Mais il y a une, une mission spatiale qui est organisée pour se rendre selon ce qu'ils ont trouvé comme fresque s dans certaines cavernes qui se répètent. Vers ce qu'ils peuvent supposer être une certaine galaxie lointaine. C'est un voyage qui se compte en années, donc ils sont mis en état de cryogénie pour la plupart. Pour euh, finalement euh, arriver sur une planète qui effectivement、euh, semble être totalement déserte, mais qui pourrait contenir une certaine forme de vie. Et,、euh, finalement, se rendre compte que, effectivement, c'est possiblement ce qu'ils croient être leur créateur, mais que ce créateur-là n'aura pas vraiment les mêmes intentions qu'eux, l'espère. C'est pas un mauvais film, ok? Je vais donner quand même un 7,5 sur 10. Mais ce qu'il faut savoir de Prometheus, et je l'ai su un petit peu sur le tard, là, mais là, on peut se rattraper, là, c'est qu'il faut voir Alien, revoir Alien le premier de 1979. Parce que, Prometheus, c'est le début d'Hélion. Donc, si tu n'as pas vu. C'est b i en 1979. Premier Hélion, oui. Ça fait si longtemps ça. Ben oui. Ça y est, e beau.、Euh... Oui. <coughs> Donc, quelqu'un qui n'a pas vu Hélion, qui n'a aucune idée de ce que c'est Hélion, qui voit Prometheus, va trouver que c'est un film de science-fiction qui est correct, avec des effets intéressants, mais sans plus. Parce qu'il y a vraiment une histoire et une historique à ce film-là. Et moi, je considère que maintenant, sachant ça, et connaissant bien le film Hélion, Effectivement, ce film-là regagne du galop. Mais il faut comprendre que, d'ailleurs, la fin、euh, est tout à fait évocatrice de ce que ça présage.、Euh, que je ne peux pas dire, évidemment. Mais,、euh, Sigourney Weaver apparaît. Non.、Oh. Non.、Mais、Sigourney Weaver apparaît dans l'autre film dans lequel je vais parler. Euh, <rire> et à la fin, juste à la fin, effectivement. Ah, c'est t r o m p é Vous êtes pas dans le bon film, film Madame Weaver. <rire> ah, excusez-moi.、Euh, donc,、euh, c'est quand même bien. Je pense que tu vas aimer Sinistros le film Prometheus, mais comme je te dis, il faut être initié au cinéma pour savoir ce genre de truc-là. Puis même moi, qui est un grand passionné et fan de cinéma, je vais pas dire que je suis un spécialiste loin de là, mais j'aime beaucoup, beaucoup le cinéma. C'est un aspect qui m'avait échappé dès le départ. C'est un ami. Qui,、euh, qui m'a dit, ben, écoute, il、euh, faudrait que tu vois ça avant, tu vas comprendre beaucoup de choses, et il avait effectivement raison. Le deuxième film dont je veux vous parler, qui est un film d'horreur, Ah non, c'est、oh, The Cabin in the Wood, qui vient tout juste de sortir en location. Dans les, dire, les clubs vidéo, mais maintenant, il e s t peu près juste un. Les, les clubs vidéo. C'est une... quoi ça? C'était une ancienne coutume barbare qui、euh, donnait permission aux gens d'aller avec quelques trocs et monnaies. spéciales. On était obligés de sortir pour aller chercher un film. Mais à l é p o q u o i fallait faire ça. <rire> ouais, <Hein>? Effectivement. Il <rire> fallait、euh, dans... <rire> même aller le reporter le lendemain. R! Ça <rire> semblait-il qu'avec le temps, ils ont décidé que、ouais, ouais, oh, tu n'étais plus que vous a l e z reporter. Ouais, c'est ça. Il y avait même une pièce de frais quand tu rembobines la m a p o u ta cassette. Ouais. Si, ouais. <rire> ça fait longtemps que tu n'es pas sorti, toi.、Hein? Oui. <rire> Bref, Cabin Underwood est aussi disponible, évidemment, en version Blu-ray.、Euh, ça met en vedette Chris Hemsworth. Qui est Chris Hemsworth?、Oh, c'est beau. C'est tard.、Oh. Ah, tu n'as、ah. pas tard de le dire? Non. Qui est un, un acteur, je crois, très montant, quoique je ne trouve pas que des qualités.、Là. En tant qu'acteur, c'est plus un gars de physique qu'autre chose.、Bon. Moi, j'avais vu les previews de ce film-là, je me disais, bien, ça risque d'être pas mal stéréotypé, parce que grosso modo, c'est une bande de, de, de, de cinq amis jeunes qui partent dans une cabine, une cabine en anglais, une cabane isolée dans les bois, qui est achetée nouvellement par le cousin d'un de d'entre eux, qui leur prête pour un week-end festif. a r r i v e r sur les lieux, ils se rendent compte qu'ils ont dû rencontrer quelqu'un dans un poste d'essence qui était plutôt étrange, un petit peu de Jesus Freak, c'est bars.、Ah, ouais, oui, oui, très, très, très, très arrogant, ouais. Ça fait très s t é r é o t y p é Jusque-là, je me suis dit, il n'y a rien de vraiment épatant jusque-là. Ça va être un teenage slasher, m o vie, comme on en a connu des centaines de trop. Pas du tout. Au contraire, ce film-là nous prend à revers littéralement et c'est une conspiration qu'il y a. Ces pauvres jeunes. Euh, jeunes adultes-là qui s'en vont dans une cabane isolée pour faire la fête et pour、euh, se détendre des mots quotidiens de la civilisation sont les marionnettes d'un théâtre contrôlé.、Euh, et c'est très intelligent parce que, au départ, quand on comprend ça, on se dit Oh, c'est original. C'est original, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et, plus ça va, plus ça dépasse encore ça. Parce que c'est pas juste une conspiration. C'est,、euh, ils appellent ça Feeling the Beast. Donc, c'est,、euh, nourrir, euh, les anciens. Donc, c'est un excellent film. C'est très tordu.、Euh, c'est, je dirais, oui, c'est violent, mais c'est pas un film qui est gore, en tant que tel. C'est un film qui oui, est, oui, c'est sanglant. On s'entend que quand quelqu'un se fait poignarder, se fait poignarder, là. Mais c'est pas un film qui est gore. C'est un film qui est quand même accessible, là, où je dirais, pour tous ceux qui, minimalement, aiment les films d'horreur. Mais c'est original. e、euh, t、euh, prière de faire attention à,、euh, Le, l a c t e u r qui joue le rôle de Marty là-dedans, qui est un paumé accro, accro au cannabis, c'est finalement lui le meilleur de la gang, mais c'est celui aussi qu'on pense être le plus poche au début, mais qui est le plus intéressant et plus captivant des personnages.、Euh, donc, a b i n Underwood, moi, j'ai donné quand même un 8.5 sur 10. C'est original, c'est surprenant, ça nous prend à revers, c'est pas le film qu'on s'attend de voir, et quand on commence à qu'on, à penser qu'on peut prévoir ce qui va arriver, c'est autre chose qui se passe. Donc, C'est les deux films que j'ai regardés le, le week-end dernier, puis,、euh, puis je suis bien content. Ben, je suis bien content pour toi. Ben, c'est ça. On continue musicalement. Cette fois-ci, il est 20h10 avec une deuxième partie en ce qui me concerne de Block Special Trash Metal. On va débuter avec une formation qui devrait avoir de l'avenir d'ici une vingtaine d'années. Je parle ici de la formation Moorhead. Je ne connais pas ça. Ben, tu vas savoir, c'est quoi? Go.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 c e s t fou pour l'écouter. 20h35, et on vient d'entendre à l'instant la formation Exodus et la pièce Scar Springled Banner que l'on retrouve en pièce d'ouverture sur l'album Tempo of the Dam qui est p a p i l l e n 2004 sur Nuclear Blast. Juste auparavant, nous avions les, la, la longue pièce de Metal Church、euh, qui donne dans un heavy trash. Il faut le dire, ce n'est pas carrément du trash metal, mais c'est quand même un bon précurseur de cette forme de musique-là. Les pièces Beyond the Black, suivies de la pièce、euh, du même nom que le groupe, que l'album Metal Church. Et par exemple, n 1984, Excellent ce... album. a h moi、bon, j'adore cet album-là. Encore aujourd'hui, je le trouve, vous s、oh, Oui,、oh, oui, oui, c'est encore l'actualité. Oui, c'est paru sur Electra et on a ouvert avec Motorhead et l'album Argus Matron, de l'album du même nom également, qui part en 8 6 sur GWR Record. Il est 20h36 et s e u l e m e n faire un petit topo là, des nouvelles entrées musicales qui nous ont intéressés dans la dernière semaine, ben, je sais que Sinistros a rajouté sa, sa chronique. Son appréciation de le, du dernier album de Grave and Death, Procession of Souls. Moi, je lui ai donné un 8 sur 10. Sinistro s'est donné un 8,5 sur 10. Eh oui. Ben oui, mais tu l'as aimé. Ben、oh, oui, très très bon, très très bon. Sauf que moi, c'est la version de luxe.、Euh, J'ai plus ou moins aimé la version de Killing Technology.、Euh, OK. Le côté cybernétique qui se prêtait à cette pièce et qui doit. De toute façon, r a r d moi, je suis un. C'est comme les Beatles. Tu touches pas à ça. n touches pas à ça. C'est v o i v o d t as besoin d'être ferré pour toucher à ça. Malheureusement, Grave, il vous manquait une grosse, grosse coche pour vous attaquer à si gros. Mais quoi que Lemmy ait fait, une excellente reprise de Back in the USSR. C'est vraiment bon. Oui, ça, c'est bon. Mais ce n'est pas Voivode. Mais encore là, ce sont des exceptions c o n fait en règle. Tu regardes, Grave, ils ont fait e f i l n e g o p a y s i n e d Anthrax, puis la version est très bonne. p u i s t v r Puis la version de m e s m e r i z e c'est aussi pourri que la vraie version. <rire> tu nous parles de la bombe Over Your Threshold. Ah, Seigneur. Formation ça, allemande qui donne dans un Progressive Death Metal. C'est de l'excellence à l'état pur. Oui, a s j e connais pas encore. Ça, je vais présenter ça la semaine prochaine. D'accord.、Euh, Avec la nouveauté de Vision of Disorder. Oui, j'y arrive. Donc,、euh, Over Your Threshold, tu fais de 9 sur 10.、Oh, C'est excellent, excellent, excellent. L'album s'appelle Facticity. Oui. C'est sur Metal Blade. Nous avons.、Euh, formation. Ah, moi,、euh, je Despise a n Conquer. Je, je, ça ne me dit pas grand-chose, honnêtement.、Mm. Sur le moment, c'était un nom qui me disait quoi, mais non, je pense que je me trompe. Bien, Je l'ai passé, j a ne m passait pas. Je a i s p r é s e n t é l'album. Ça doit être ça, le bon. C'est、euh, un côté、euh, très, très trash, dead, old school. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais avec des, des, des éléments、euh, symphoniques, oui, parfois vrai, industriels, puis le kit. Là, ouais, je m e rappelle, je m e rappelle maintenant. C'est ce qu'on en é e s Bon, Vision of Disorder, je pense que t as bien aimé. Ah, regarde, c'est le, le grand retour de la formation new-yorkaise、euh, qui nous avait offert、euh, trois excellents albums、euh, entre 1996 et 1999. Il avait tenté un retour en 2001 avec un album plus qu'exécrable, puis là, la, la formation a été tom tombée dans l'oubli.、Euh, il revient en 2012 avec un nouvel album qui s'appelle The Curse Remain s Curse. C'est、ouais. bon?、Oh, T'as aimé ça? C'est du hardcore. Oui, c'est hardcore.、Euh, c'est du classique、euh, Vision of Disorder. J'ai donné un 9 sur 10. Oui, effectivement. Disponible sur Candlelight Records. Ça sortait aujourd'hui même à part.、T'sais. Effectivement. Oui. Euh, bon, moi, j'ai été agréablement surpris. Ben, j'ai pas,、ah, euh, pas osé jeter u n oreille là-dessus parce que c'est pas une formation que je connais énormément. Ben,、ça. écoute, on parle de formation Down, u n e formation qui donne dans un Stoner's Lodge. C'est.、Euh, je me... Canada, ça a aucun rapport, j'ai pas changé, c'est Made in USA. C'est une formation qui. Était, jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain nombre d'années, le side project de, de Phil Anselmo, de Pantera. Oui, oui. Moi, j a i jamais été vraiment un fan de Pantera. Je trouvais que c'était un peu fatiguant. Écoutez, ça bah, moi, pas ça, Mais, même avec Down, premier album, Down, il n'avait pas encore totalement sorti de son rôle de Pantera. Deuxième album, c'était déjà quand même pas pire. Mais cet album-là, qui se trouve,、euh, i s'appelait.、Ah, c'était un e p Oui, c'est la première partie de l'album. Okay. OK. Parce qu'il est en deux parties.、Et、il s'appelle Down 4 Part 1. C'est un e p mais en fait, il y a quand même, je pense, six pièces.、Là. Le deuxième parti va sortir incessamment. J'ai jamais entendu Anselmo avoir l'air aussi heureux de faire de la musique.、Oh. C'était vraiment un starter s l o d g e très efficace, à la fois très mélodique, mais vraiment pesant, là. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a un excellent guitariste avec lui qui est Pepper Keenan, qui est aussi l e God Corrosion, o f Conformities.、Oh, oui. Ça donne un album qui est vraiment, vraiment très, très bon. Ça dit... sonne comme corrosion,、ah, euh... pas du Tom Corrosion Pas du tout. Non, non, non, c'est beaucoup plus.、Euh, plus... Slopé. Ah, c'est plus, plus stoner, c'est plus、oui. dark. Je lui donne un 9.5 sur 10, je trouve.、Oh, très... 9 5 a b s o l u m e n t Je n'ai pas détesté aucune pièce.、Là. De toutes les pièces qui apparaissent sur Down 4 Part 3. Ça veut dire que c'était sorti de l'année. J'ai un autre, j'ai d'autres albums à qui j'ai donné une note et qui c'est quoi ça. Ça va faire partie de ma rétrospective. Moi, j'ai un 9.5 à venir jusqu'à maintenant, c'est p s y i n s o m n i t y p u b i c Moi, tu vois, ça ne m'a pas accroché. Moi, je dois t'appeler ça. Mais bref. J'ai écouté aussi le nouveau Cryptopsy. Ben, pas moi. Qui est disponible, e n fait q u i sera disponible le 25,、euh, parce que je m'en suis fait dire que du bien. Je n'ai jamais été un fan de Cryptopsy.、Euh, J'ai toujours respecté l'aspect performance technique de ce qu'ils ont, l'extrême rapidité qu'ils ont. Tu sais, bon, mais moi, ça ne m'a jamais, c'est jamais venu me chercher. Ce、uh, brutal death metal-là n'a jamais voulu vraiment dire quelque chose pour moi, en respectant la qualité des musiciens. m a i Sachant s aussi que la, de,、uh, Unspoken King a été、euh, vraiment démoli.、Euh, oui, mais là, même là, je me dis, tu peux avoir un album qui sort, qui est boudé de, des fans, du public, puis tu peux sortir un album suivant qui va être、euh, adulé. Je veux、mm. dire, tu peux pas te baser là, tu pourras établir une discographie. En fait, pour. Juger une discographie, si le terme juger est acceptable. Non, mais je voulais、ici. savoir s'il si s'était comme rattrapé. C'est même pas le même, pas le même staff, encore une okay, fois.、Bon. Et c'est le problème de Cryptopsy. Cryptopsy est, est plus une formation,、oui. c'est une compagnie. Ben, C'est le même chanteur, dans le fond. C'est p le u s l même chanteur. Il reste que Flo Mounier au drame. b e il... Non, n là, John Lavasseur est revenu. Oui, mais ça faisait des années qu'il n était plus l Puis、là. le chanteur, là, celui qui a une phase de poisson un peu, là, il chante sur l'autre album avant. m a i C'est pas le même n o n Je pense pas... que oui, c'est celui que tu vois dans le Freedom i c Stream. C'est pas le même chanteur que le précédent, je suis à peu près certain, parce que c'est pas le même nom qui concorde sa discographie. Ben, il faudrait qu'on garde ça. Ouais. Mais. Jean Levasseur est revenu, mais Jean Levasseur,、ouais. ça faisait, je sais pas combien d'années qu'il é t a i t plus là. Ah,、oh, c'est ça. Il revient faire un tour, il repart, il vient faire un tour. Je peux pas dire que c'est un mort à part entière. là. De l'origine, il ne reste que Flo u Mouillé de Drameur. Mais écoute,、euh, ça m'a pas rendu encore plus fan du c l u b t o t i J'ai donné un 6,5 sur 10. Moi, j a i m e pas ça. Moi, on l'a vu au 3e Metal Fest l'année passée. Non, moi non.、Euh, c'est une cafouillie sonore totale. Moi, C'est. C'est une succession, une juxtaposition de riffs à laquelle je ne vois pas de cohérence. OK? OK. Puis je reprends sur la, ma chronique ici, je reprends un peu les paroles de Sasquatch qui dit Moi, à de d a v o i r écouter de la musique avec une calculatrice à un computer, ça marche pas. Puis c'est ça, là. Quand c'est rendu tellement mathématique là, qu'il va falloir que tu fasses des formules pour découvrir à quoi ils veulent en、mm. venir, moi. Ça ne m'a pas vraiment embarqué. Par contre, il y a une excellente pièce dessus qui s'appelle Shag h Arbor's Visitor. Moi, je l'ai trouvée vraiment excellente, cette pièce-là. Vraiment très, très bonne. C'est ce qui fait que j'ai donné une note de 6,5 sur 10. Parce que l'ensemble n'est pas détestable. L'ensemble est un peu incompréhensible. Puis moi, personnellement, ça me laisse froid. L'album s'appelle、euh, Cryptopsy. Crypt et il、euh, paraît sur Galley Records. OK. Ceci étant dit. C'est à moi? Ouais. Et on va avoir un, un bon bloc de, de trash、euh, moitié USA, moitié brésilien.、Euh... Moitié hollandais? Non.、Ah, oui, oui, c'est marqué ici. BRA, ça veut dire Hollande. Ah, BRA, b e n oui, il y a de ça.、Ouais. C'est l'abréviation tchèque pour dire Hollande. Non, ça va, ça va alterner une formation américaine, une formation brésilienne, une formation américaine, une de Brésil, puis une des États-Unis. b e n、okay? tout est un concept. Oui, ça, c'est un gros concept avec、euh, cinq bandes qui vont dans le même genre de trash. Ça veut dire le 1, 2, 3, 4, puis tossé-vous. D'accord. Si on, on s'en va dans le pit, on arrache tout, puis jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. D'accord. Fait qu'on va commencer avec un classique du genre Toxic Holocaust. Ben、Avec、oui. une pièce qui s'appelle I Am Disease, qui est tirée de c o n j u r i n g Command. Et ça sera suivi de Violator et un paquet de patentes. Qui sont tous 1, 2, 3, 4. 1, o 3, 4. t a s r e z v o u s l e s d a n s et rentrez dans le pit. Go! Go!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 Sinistro s'arrête de pleurer. Non, c'est le macaque. <rire> Il sera même mort de mauvais souvenirs. Mes mauvais souvenirs. Oui, tes mauvais souvenirs, <rire> c'est ça. Effectivement, Tantia m'a raison. Que venons-nous d'entendre? Bien, La formation américaine Havoc avec The Root of Evil qui est parue sur l'album Burn, le premier album C'est le premier de album, oui. de、ouais. 2009. C'était sur Can d h e Light Records. Nous avons eu Les Brésiliens de Waslum avec la pièce de Deep k n o w l e qui est apparue sur l'excellent album Time to Rise de 2010 et sous étiquette indépendante. Nous avons eu Bonded by Blood de, des États-Unis avec Episodes of Vagration tiré de Exiled to Earth de 2010. C'était sur E-Ray. Et c'est très dommage parce que Bonded by Blood ont sorti un album il y a quelques semaines. C'est carrément pourri. C'est vraiment pourri.、Euh, L'appréciation, grand-mère, quand il l'ouvre. Ah, pourri, pourri. Ah, ah, ah, elle est d'accord. Même grand-mère est d'accord, c'est vraiment pourri. Ça veut、euh, tout dire. Non, non, sérieusement, c'est pas écoutable. D'accord, je te crois sur parole. Non, mais je lui t i d i r e que c'était pourri. Non, comment t as trouvé ça? <rire> pourri. <rire> il y a une dualité de personnalité, ça. Moi,、ouais, c'est Jekyll et Ed. Ouais, c'est ça. <rire> c'est bon, oui, bon. <rire> Viol a t o r du Brésil avec Poison by Ignorance. C'était tiré de Annihilation Process de 2010 sur Killagrin Records. Et Toxic Holocaust、euh, I Am Disease de c o n j u r i n g Command de 2011 sur r e l a p s e Records. Dis-moi, Sinistros, comment tu, tu trouvais le dernier b o n o u t by Blood? Ben, c'était pourri. Oh, encore ici, docteur <rire> et grand-mère. <rire> La semaine prochaine, nous débutons notre premier spécial de fin de mois, puisque ça, ça, ça, cela se commettra à la fin de chaque mois, c'est-à-dire la dernière émission du mois en cours, qui sera ce qui suit. C'est-à-dire un album présenté, e n en fait, une portion d'album présenté par Sinistros, une portion d'album présenté par moi, qui aura été des instigateurs de cela en quelques décennies. Euh, D'albums qui ont été pour nous des amorces à nous faire aimer le métal, mais aussi des albums qu'on、si、peut considérer comme étant marquants, possiblement pour plus d'une personne. Donc, la semaine prochaine, première présentation. Pour ma part, je présenterai le premier album d'Iron Maiden, qui porte le même titre. Et Sinistros pr pr présentera l'album de Def Lepper, Iron Dry. Donc, c'est la première présentation de cette Cette nouvelle chronique. De, nouvelle chronique des, des est... échauffourées.、Euh... <rire> de de vieilleries、euh, que nous dépoussiérons.、Euh, spectacle à venir à l'extérieur、euh, de la région immédiate qui, qui est、euh, bah, très fluvienne et moxienne, bien entendu. Vous aurez、euh, BCI présente le mercredi 19 septembre. Si je ne m'abuse, c'est bien demain.、Euh, oui. Effectivement. Au SEPSAM, formation Nightwish et Kaamelott. Le spectacle est à 19h. Les billets sont au coût de 50$ taxé inclus. Les billets VIP à la porte le soir du spectacle à 18h au coût de 100$ taxé inclus. C'est pour tous.、Une、présentation Evenco, Greenland. C'est disponible via Ticket Pro.、Euh, ce jeudi 20 septembre,、euh, il y a l'information e v a n Townsend Project, Catatonia, Paradise Lost et Stolen Babies, dont je parlais tout à l'heure, en on,、euh, qui se présenteront au Café Campus. Dès 18h10, il en coûtera 23 et 28 taxes incluses pour y assister via admission. Dépêchez-vous, il ne doit plus rester énormément de billets, j'imagine. Ou s'il en reste, d e tentez pas les dernières minutes.、Euh, dimanche 30 septembre, nous irons à Morbid Angel, d a r k Funeral Grave et v a d e n Von. C'est à 19h au Club Soda, au coût de 28h52, 32,91 plus taxes. C'est pour tous les billetteries du Club Soda. Il y a le Conquerors of the World、euh, Festival Tour. 2012, qui mettra en vedette Septic Flesh, Crazy on XDO, Malakesh Inquisition, que nous verrons aussi au Metal Fest la veille. C'est au Café Campus, le 14 octobre, un dimanche à 19h, au coût de 25 et 30 taxes incluses via admission. Epica, Hellstorm, i n s o n i u m System Divine et Destiny Potato seront mardi le 30 octobre prochain à 19h au Metropolis. Les billets sont au coût de 26,9 et 30,43 et, 30 et 43 plus taxes. Puis bien v i p à la porte à 17h le soir du spectacle à 60 et 47 plus taxes. C'est pour tous via Ticketmaster, e l l o Vitesse. Wintersorg et v a r g seront le 15 décembre prochain. C'est pas Wintersorg, c'est w i n t e r s u n Wintersorg, pardon. Ben oui, t'as raison. Merci de me corriger. C'est pas le même band. T'as entièrement raison. Le 15 décembre prochain, 20h au Club Soda, au coût de 26,9 et 30,43 et, 30 et 43 plus taxes. C'est pour tous à la billetterie du Club Soda. C'est cela qui est cela. Il est、euh, 21h15. Et,、euh, j'entre dans mon dernier décan de cette présentation de réanimation avec ma dernière programmation Trash Metal de la soirée. Nous allons entendre des formations telles Creator Testament. Mais tout de suite, nous débutons avec Celtic Frost et une pièce qui m'a marqué à vie, qui me marque toujours. Morbid Tales. Are you morbid? Yes, I am. Go.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 Cela tire à sa fin puisqu'il est 21h33, mais que cela ne tienne, il reste encore quelques. Quelques niaiseries. Quelques pièces. <rire> <rire> Je suis vraiment excréable. Hé, p o u v a n s n o s attendre? On vient d a t t e n d r e avant cette pause publicitaire la formation Creator, formation qui vient de Birmanie. Occidentale? Oui, la Birmanie, oui, c'est des Birmans. C'est cela. <rire> c'est pour ça que m o i cinéma birman, est birman <rire> a Et la pièce, titre de l'album e n e m y of God, équipé en 2005 sur s p v c'est encore une bonne séquence pour,、euh, pour Creator. C'est par e x e t p l e du Von Testament,、euh, formation de Trash B. e Area. Et la pièce Dawn for Life est tirée de l'album The Gathering de 1999 sur l'étiquette Spitfire, mon album préféré de cette formation américaine. Nous avions auparavant End Tomb et la pièce Walt Back Down que l'on retrouve sur le très bon album Uprising de 2000 sur Music for Nation.、Ils、nous avons ouvert avec un grand classique Celtic Frost et Morbid Tales, tiré de l'album du même nom paru en 1984 sur l'étiquette allemande Noise. Noise. Noise, voilà. Eh bien, ne t'en déplaise, c'est presque à toi que va i n c o m b e r le fait de fermer cette émission, de clore cette émission. Mais avant, rappelons à nos chers auditeurs que le t r o i s v i è r e s Metal Fest, la douzième édition, se tiendra vendredi 12 et samedi 13 octobre prochain à la bâtisse industrielle. Et vous pourrez voir les formations suivantes, soit le vendredi, formation Troll Haynes, Symbolic, Unexpected, Anonymous, Cephalic Carnage, Barf et g o r g u t s Et tant qu'au samedi, Aeternum, Blinded by Fate, Inquisition, Malakesh, Ex-Deo, Chrysan, Septic Flesh et Cataclysm. Et、euh, ça, le tout se déroulera ainsi. L'ouverture des portes de la salle se fera à 17h, en fait, qui est la bâtisse industrielle au 1760 avenue Gilles Villeneuve. L'ouverture des parcs sera donc à 17h et le début du premier spectacle sera à 18h. C'est pour tous. Et vous pouvez vous procurer les billets aux endroits suivants au coût de 35 par soir ou 60 5 65,、euh, Pardon, pas crois je c'est 6 pour le forfait de deux soir, s qui inclut les taxes et les frais de, de je ne sais quoi. Mais bref. Et vous p o u v e z vous procurer chez Long m c q u a i d l e x Mancellement connu sur、euh, Musique Daniel Côté, c ô t é s à Trois-Rivières, Alapus Rock à Trois-Rivières, Metal Punk chez Pierre à Trois-Rivières, Profusion à Montréal, Vision Rock à Québec, Disque et Ruban à Drummondville et sur le www.3rmf.com via PayPal. Bref, ça risque d'être pas mal intéressant. Ben, c'est sûr. Mais on a bien hâte d'y aller, mais dans le fond, on regarde ça, là.、Ouais. Ça s'en vient. Ça s'en vient très vite. Ça s'en vient très, très Quelques vite. Quelques semaines. Ça se compte e n s e m a i n e s Et ce jeudi, si vous voulez aller voir Sinistro s'évoluer en tant que... En tant que macaque. En macaque Headbangers, vous pourrez le voir au Rockefeller Stage ce jeudi. e、euh, n compagnie de sa formation Hellborn, ils seront aussi avec les formations Dire Homan, Car Chaos et Mass Murder Messiah. Spectacle, le、euh, jeudi 20 septembre, au va café le stage. L'ouverture des portes est à 19h. C'est pour tous. Les b i l l e t s sont au coût de 10 dollars en prévente et 13 dollars le soir à la porte, non, à la porte le soir du spectacle. À la porte le, so... le soir, à la porte du spectacle. o、ouais, n vous fout tous à la porte du port port spectacle. C'est ça. Et vendredi le 5 octobre, Café Le Stage, toujours, présentation de Bleeding Angels, formation satanique de Glow Sniffer, Citizen Vicious, f a t e l e s s Erima et Métosis. portes ouvrent à 19h, spectacles sont à 20h, débutent à 20h, c'est pour tous au coût de 10 en pré-vente et 15 à la porte. Ceci étant dit, Sinistros, What's a p p What's Up? Eh bien, pour、euh, terminer le tout,、euh, vous savez que. Dans les années 80, lorsque le trash a débuté, il y a eu certains petits mélanges、euh, qu'on a finalement appelés crossover, qui é t a i t un mélange de hardcore et de trash metal.、Mm -hmm. Alors, j'ai choisi、euh, trois petites formations、euh, actuelles qui s'inspirent de, de, de, de ce mouvement,、mm -hmm. tout en, étant, en restant très métal, très trash. On va y aller avec、euh, nos pirates de Swashbuckle. Oui, les pirates. Qui ont un son, un son très,、euh, très trash, mais très crossover. Très piraté. Très piraté. Oui,、euh, oui c'est vrai, c'était bon, <rire> bon, ça. C'est、euh, bon, ça. va être la pièce We Are the Storm, c'est tiré de Crime Will a l w a y s Pay. Nous aurons les、euh, Québécois de Bomb Nation. Oui, c'est cool, ça. Oui, très bon,、euh, avec la pièce Tsa r Bomba. Nous aurons Municipal Waste, également des États-Unis, qui ont un excellent. Nouvel album qui est paru plus tôt cette année. Puis on va finir avec deux formations、euh, similaires qui nous viennent de l'Europe pour faire、euh, un petit honneur au thrash metal européen qu'on n'a、mm -hmm. pas eu l'occasion d'entendre tellement ce soir. Mais t e s pas gêné, toi? Ben oui, mais c'est mon côté, je parle.、Là. Un, deux, trois, quatre. 4. Il a présenté quatre. Moi, je ne l'ai pas présenté encore. L'impens-toi. r i p e n s t o i plus d'une fois. Il manque-toi pas ce fois-là. C'est ça. Tu as, <rire> as tout compris. Alors,、euh, on va écouter les trois premières pièces.、Euh, on aura Headshot et Legend of the Damned pour finir. Alors,、euh, on peut peut-être revenir en o n d e après Municipal Waste. Certes.、Euh, envoyer paître tout le monde. Et,、euh, ah non, c'est vrai. On a un bloc de 16 minutes. f a Tu peux tout le mettre puis on enverra paître le monde après Legend of the Damned. OK. Go. だが。 C'était excellent, ça! Hey, c'était l e g e n n of the Dam! Oui! l e g e n n of the Dam, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir souvent ici,、euh, en tout cas. Ben, depuis, je te dirais que je n'ai pas eu connaissance. Je vais t o u e que depuis que je les connais, depuis 2000, 2007, je pense que je les connais, je n'ai pas eu connaissance sur nos Canadiens, l o Non, je ne crois pas, effectivement pas. Eh bien, c'était la pièce The Night of the Sabbath. Qui était paru sur、euh, l'album d e s c e n s et Tout Chaos de 2011 sur Massacre Records? Nous avons eu les Allemands de Headshot avec une demoiselle au vocal, avec la pièce Fallen from Graze Synchronicity de 2011 sur Firefield Records. Et on a eu un trio de Trash Metal Crossover avec Municipal Waste New Dead Masters, tiré de The Fatal Feast Wasting Space. Qui est paru plus tôt en 2012 sur Nuclear Blast. Nous avons eu Bomb Nation avec Sar Bomba, s é r i e de l'album Asthmat de 2009 sur Profusion. Et Swashbuckle, We Are the Storm, avec l'album Crime Will Always Pay <rire> We Are the Children. We Are the Children. We are the Children. Non, o We Are the Storm.、Une、espèce de comique. <rire> ouais. C'est tiré de, de l'album Crime Will Always Pay. Et c'est très vrai. De 2010 sur Nick l a y r Blast. Excellent. Il nous reste à peine le temps de vous dire que la semaine prochaine, nous aurons nos premières présentations d'albums Influence en ce qui nous concerne respectivement, soit moi le premier Iron Maiden, et lui Iron Dry de, de Flippard. On se laisse sur une dernière pièce qui est un. Un classique. Bien, pour, pour nous autres de 1985,、euh, de la formation Destruction, Bestial Invasion tirée de l'album Infernal Overkill. Et on vous dit. Allez tous! Vous faire foutre? À la semaine prochaine. Oui! a、ah, ha,、ah, ah, l、ah, l o